¡Suscríbete Il était depuis 8h avec nous. Merci Stéphane. On retrouvera tout à l'heure, bien sûr, pour les informations de proximité. Je suis très heureux d'être avec vous en ce dimanche 22 juillet. C'est parti, After. C'est Pascal Mancini. On y va, c'est parti. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. Save the rhythm. électronique, un instant avec la voix de Valishka, Ne bougez pas, c'est parti after, on est ensemble jusqu'à midi, c'est Pascal Manchini avec vous Number one. début d'émission qui commence tout en douceur en l'instant avec Olivier Koleski, du côté des nouveautés bien sûr électroniques Voici tout de suite pour accélérer Adam K avec pushing. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't, Don't stop, music. stop. Music. Sur les ondes intergalactiques, c'est le dernier Miss Sitting avec le titre Home Juste avant de retrouver Stéphane Laroche pour les informations en proximité, voici tout de suite Vandal avec le titre IGIO. E Lot vous propose une visite guidée de l'église Saint-Maclou ce dimanche 22 juillet à 16h. Un édifice datant de 1877, selon les plans de l'architecte Charles Maillard, construit grâce à une souscription publique. L'église, aujourd'hui entièrement restaurée, s'ouvre à vous et vous invite à admirer ses vitraux du Lillois-Auxerre ou encore le maître autel en marbre de Carrare. Réservation Office de Tourisme, 189 Rue Carnot ou 031 75 85 86. Didier Majowski expose ses œuvres jusqu'au 29 juillet à la chapelle saint prix de Béthune. L'artiste vous invite à découvrir ses peintures à l'huile où s'entremêlent énergie, plaisir et intemporalité. Entrée libre, plus d'infos 21 56 74 23 ou sur majeowski.dj.fri.fr. Grand concert gratuit. Dimanche 25 juillet à Ernie, près de Valenciennes. Sur scène, le duo Marquini, Les Bons Garchons, The Time Machine et en exclu visité, le groupe légendaire et mythique The Animals. Accès libre, infoline 06 88 90 69 77. L'office de tourisme de Marchienne organise des visites d'idées du patrimoine de la ville et notamment de son abbaye de façon ludique. Une demi-heure pour flâner au cœur même de l'ancien monastère, Lecture MP3 aux oreilles pour ne rien manquer des indications et anecdotes comptées par des comédiens professionnels. Inscription 0327 90 58 54 ou sur ot marchiennefr Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. The best music at the right moment. Galaxy. Merci de votre grande fidélité à l'instant, c'était Vanal avec le titre Suki, c'est la version originale. Voici tout de suite pour poursuivre Denise Menace avec Joriri Ropero pour le titre Why You Want Me wrong Excusez-moi pour mon anglais, il est pas fameux. Hein Voici tout de suite Denis The Menace, c'est vraiment la révélation de ce mois sur Galaxy, les ondes intergalactiques, c'est parti after, je vous rappelle, on est ensemble jusqu'à midi Time for a house. <laughs> Comme Mandy dit avec le haut oh Superman, j'espère que vous passez un excellent moment à l'écoute de Galaxy. Voici tout de suite pour poursuivre Flash Browser avec le titre Together. c'est vraiment la grosse découverte de Galaxy Flash Browser l'instant avec tout Gaver ça marche très très fort et c'est déjà un tube et c'est une découverte Galaxy Dans les temps, Galaxy vous donne l'heure, il est 11h. Arrête tout et écoute. Allô Il n'y a pas d'autre Galaxy comme Galaxy. C'est pas très joli, joli, hein, de, se moquer de ce mot de te radio, de skyrock et d'énergie, parce que eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être aussi bien que vous. Oh, vous êtes vraiment super, je vous adore, Galaxy, c'est génial, je rien qu'à vous apporte, je vous adore. Je vous adore. Je vous adore. See oh, yeah. Cette année au mois d'avril, euh, c'était Kit Science à l'instant avec le Light, la version originale. Un petit tour comme ça du côté des fleuilles si vous voulez sortir ce soir, en ce dimanche 22 juillet. Pourquoi pas l'Escape pour les fameuses soirées White Night avec comme résident Guillaume Ton, Kevin, Deck et Luc qu'on salue bien sûr au passage ou bien si vous désirez une autre boîte l'H2O pour les fameuses soirées Diversus avec Goche et DJ H3O et l'entrée est gratuite avant minuit On passe tout de suite sans musique Voici tout de suite quelque chose qui devrait réveiller les tympans C'est Chris Nemo avec Affection Eric Musmac, c'est le Pulverton 2.0. Juste avant de retrouver les informations proposées par Stéphane Laroche, voici tout de suite Joe Tevanelli.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 Merci Stéphane. Et oui déjà la dernière ligne droite, il nous reste une bonne demi-heure à passer ensemble. Tout à l'heure aux alentours de midi, c'est ADN. Aujourd'hui, vous allez retrouver, suivi de Mickaël H pour la session trans, suivi de Sly, suivi de Mandré, suivi de Sik. Vraiment en fin de soirée pour la série hardcore. Voici tout de suite un titre encore découvert ici même sur les antennes, sur l'antenne de Galaxy. C'est Mel Fresh avec After Afterpour. naturellement des coups de coeur de cette émission partie after un instant Kiko avec Electric Burst c'est une grosse découverte, c'est vraiment le coup de coeur de cette émission très très grande fidélité, merci d'avoir choisi de rester avec nous et d'écouter cette émission comme tous les dimanches de 10h à midi, c'était Party After dans quelques minutes, c'est ADN ADN qu'on retrouvera sur les platines pour une session house et voici tout de suite pour terminer justement cette dernière heure, voici tout de suite l'un des tubes incontournables de cet été c'est Flash Browser avec le tube Do Giver et c'est du bonheur, ça monte ça monte, ça grimpe dans les chartes avec Together et c'est avec ce disque qu'on va se quitter il est arrivé dans les studios il est prêt il est prêt ADN tout de suite on le retrouve je vous souhaite une excellente après-midi une excellente semaine vous retrouverez tous les acolytes qui font justement fait, qui font la semaine sur l'antenne de Galaxy Stéphane, Willy et Guillaume et Tony aussi samedi prochain avec Hubert pour bien sûr Electrochic et aussi Jérémy pour l'émission, son émission Zoom System. Je vous souhaite une excellente après-midi, voici tout de suite ADN.